Ireilaren goita abian aurkeztuko dira lan legeren ordonantziak ministroen kontseiluan, eta Ireila Bukeran hauen marxan emaiteko asmoa du frantzes gobernuak. Anartean, mobilizaziora daitzen dute sindikatu ostegununtan, endaian eginen da, CGT, solider eta FSU sindikatuek deiturik. Aztapenean, Eduard Fili plen ministroet ortzeko abazen, ez da agertuko, ala ere, karikan izatea importantea dela haitendigu zam urkezkos, bai honako tukiko CGTeko boz eramaile Par exemple moi, ce qui me scandalise c'est la rupture conventionnelle collective aujourd'hui un employeur quand il doit licencier qui fait un licenciement économique ça passe par plein de phases de procédure il y a une obligation de former les, les, les salariés et maintenant avec une rupture conventionnelle voilà du jour au lendemain on peut foutre les gens de dehors sans indemnité il y aura pas négociation il y aura plus la protection du licenciement économique groupé C'est plus au niveau du contenu des ordonnances et de la qui a, qu a moins de ceux d'informations parce qu'effectivement enfin voilà c'est pas facile à décortiquer donc on fait effectivement du travail dans les boîtes avec des distributions de tracts un peu plus simplifiées sur des thématiques Il faut leur expliquer concrètement aujourd'hui ce qu'on a et demain qu'est ce que ça va devenir